Le bonheur n'est-il pas fait pour moi N'est-il donc pas fait pour moi La nuit a jeté au creux de l'océan tous les châteaux de mes rêves d'enfant. Qui est devenue la fillette aux yeux d'or, princesse perdue de mon île trésor Le bonheur n'est-il pas fait pour moi N'est-il donc pas fait pour moi L'étoile du printemps. Appartient au berger Le vent à l'hiver et le blé à l'été La pluie de septembre appartient à l'automne Mais moi, je le sais, je ne suis à personne Le bonheur n'est-il pas fait pour moi N'est-il donc pas fait pour moi Il faut qu'un jour, dans ma chanson La joie se lève à l'horizon J'ai trop longtemps marché seul dans ma vie Ce que les hommes ont dû, je le veux aussi. Le bonheur n'est-il pas fait pour moi? Mais ils l'ont pas fait pour moi. Les mines de Salomon et l'or de la Syrah ne comptent pas pour moi, non, je n'en veux pas. Je veux un grand amour au creux de mes bras. Je voudrais un amour à moi, rien qu'à moi. Le bonheur n'est-il pas fait pour moi? Mais ils l'ont pas fait pour moi.